s o u monde dans le podcast a u t Jean-Benoît Gagné, votre animateur. Et on s'en ligne pour une autre belle aventure avec mon acolyte, Luc Desormos. Salut Luc. Salut Jean-Benoît. Et c'est un plaisir de te retrouver encore une fois aujourd'hui. Au menu, entre autres, salon de taux de Shanghai qui a eu lieu. On va regarder un peu, là, qu'est-ce qui a été présenté là-bas.、Euh, une autre mentalité. Veux, veux pas, c'est en Asie. Nous autres, on est、euh, en Amérique du Nord.、Euh, c'est le fun de voir, là, comment、euh, le marché de l'automobile est vu、euh, de leurs yeux là-bas. Et,、euh, on commence ça tout de suite avec ta critique de la semaine, la Chevrolet Cruze 2014. Et là, ben, on y va dans le diesel. Oui.、Euh, depuis a s s e z longtemps, surtout au, au Canada. Il n'y a pas beaucoup de modèles、euh, qui sont disponibles, bon, grand public pour le diesel. Il y a, bon,、euh, La Smart? Ouais, il y, la, il, y a, il y a la Smart, mais on n'appelle pas ça nécessairement une voiture grand public. Ouais, il faut être petit, hein. Faut, ça. Ben, il faut, faut être petit, p u il ne faut pas vouloir être plus que deux. <coughs>、euh, donc, il y a Volkswagen qui a une offre assez grande, à peu près tous les modèles, sauf. Les, modèles, les convertibles, donc sauf la EOS puis la Volkswagen Beetle c o n v e r t i b l e ont des modèles、euh, qui incluent des moteurs diesel. On peut avoir des, modeurs, des moteurs diesel dans tous leurs modèles.、Euh, à part l e ça, BMW en offre, Audi en offre, Mercedes en offre, mais là, on tombe dans les modèles plus haut de gamme. On est très européen. Oui, on est très européen. Euh, Ford, il y a rien à part des camions qui offrent du diesel. C'est la même chose chez Chrysler.、Euh, les Japonais, on n'en parle même pas. <rire> C'est inexistant.、Euh, en Amérique du Nord, en Europe,、euh, Toyota et、euh, les autres compagnies offrent du diesel. En Amérique du Nord, il n'y en a pas. Et puis là, Chevrolet se décide, prend le taureau par les cornes et puis décide qu'ils vont nous offrir Une c r u z e diesel、euh, au Canada. C'est tout nouveau. La c r u z e est disponible en Amérique du Nord bon, depuis 2010 comme un modèle 2011, hein, mais pour le modèle diesel, c'est vraiment tout nouveau, tout beau. Ça commence cette année pour 2014. C'est le fun parce que c'est un, une belle voiture en plus. C est, c est Ils n'ont pas pogné un pichou pour y mettre du diesel dedans.、T'sais. Non. Non, c'est ça, c'est, e s t pas une voiture qui sort du lot, nécessairement. t s a c'est pas une voiture qu'on voit pis qui va nous faire tourner les têtes en disant, t'sais, faire tourner les têtes en disant, wow, h je, ces... je peux, je peux, je peux, tu te c o m p t e r un petit quelque chose? Ben, vas-y donc. Dans, dans le cadre de mon travail,、euh, ça m'arrive de faire des,、euh, ce qu'on appelle des remotes en anglais,、euh, en, en, français, e、euh, ça serait genre des reportages en direct. Mm -hmm. euh, on s'en va dans un commerce, e、euh, on voit des reportages, on fait des, des, des pubs, e n direct de chez le, le commerçant. Et c'est,、euh, arrivé à quelques occasions, il y a, e、euh, deux ou trois mois où est-ce que je suis a l l faire des semaines de reportages chez Chevrolet, dans un concessionnaire. Et je vais te le dire, l a Cruze apparaît beaucoup mieux en personne qu'en photo. C'est une belle voiture. Oui, oui. C'est, une très belle voiture J'ai é t é étonné. Oui, c'est une voiture que j'ai toujours,、euh, que j'ai, moi, j'ai toujours trouvé belle, j'ai toujours aimé. C'est,、euh, ça, ça remplace quand même des, des voitures qui ont, bon, pas nécessairement des réputations excellentes, mais des voitures qui ont quand même rendu de, de fiers services à Chevrolet. On parle de la Cavalier. puis,、euh, bon, là, on recule assez loin, l e on... mémorable cavalier. Le mémorable Chevrolet cavalier. J'en ai, j'en ai eu une cavalier. Et puis aussi, à, plus, plus tard, c'est venu la Chevrolet Cobalt, qui a aussi disparu, justement.、Euh, dernier Cobalt est apparu,、euh, le dernier modèle de Cobalt était des 2010. Après ça, la c r u z e est arrivée comme modèle 2011. Donc, ça a remplacé la Cobalt, puis la Cavalier. Donc, c'est des voitures qui sont, c'est, c'est la voiture de, de, qui, qui est supposée se vendre en grande quantité. C'est le pain et le beurre d'un,、euh, d'un constructeur, ce genre de voiture-là. Des berlines intermédiaires, des berlines compactes, c'est les voitures qui se vendent le plus, pis u qui rapportent aussi un peu d'argent, qui p e r m e t de faire des voitures un peu plus, u、euh, n peu plus niche aussi. Donc, on, quand on réussit à vendre ça. La,、euh, Cruz qui fait très bien, c'est probablement la voiture qui se vend le plus chez Chevrolet présentement. Puis, on, voit automatiquement pourquoi,、euh, quand je magasinais pour ma m a z d a 3, j'ai finalement été pour une m a z d a 3 usagée, mais j a v a i s été voir des concessionnaires Chevrolet pour justement aller voir la c r u z e parce que je la trouvais belle, je trouvais la finition intérieure intéressante, c'était bien fini, c'était, c'était beau, de l'extérieur, la voiture est belle, ça m'intéressait. finalement, bon, mon budget dans ce temps-là ne me permettait pas d'aller vers une voiture neuve, je suis allé vers l'usager, mais c'était un de mes premiers choix parce que c'était vraiment un beau petit tout. Il y avait vraiment tout ce que j'avais besoin dans cette voiture-là. Donc, si on regarde de l'extérieur, comme, comme je vous disais tantôt, c'est pas une voiture qui sort du lot, c'est pas une voiture qui tape à l'œil, une voiture qui a l'air vraiment tranquille, mais elle est hyper joli. e、euh, la, la, calandre, là, si on regarde là devant la voiture, c'est pas trop imposant, c'est pas, c'est, c'est, ça, ça c'est pas la première chose qu'on va remarquer parce que, un peu comme si on regarde les, les Lincoln chez,、euh, la marque haut de gamme de chez Ford où la calandre est vraiment criarde, là, i s on sait tout de suite quel genre de voiture que c'est.、Euh, tandis que chez Chevrolet, c'est un peu plus tranquille pour la calandre, c'est pas, c'est pas ce qui est tape à l'œil. Tout est bien intégré, c'est vraiment joli.、Euh, bon, la, la différence entre La cruise, pis on parlait de la cobalt pis u de la cavalier, c'est l'absence de modèle deux portes. Il n'y a pas de modèle deux portes dans la cruise. Il y avait des rumeurs à un moment donné d'une cruise SS deux portes. Il y avait eu même des, des,、euh, bon, j'imagine que c'était des dessins modifiés par des personnes qui espéraient beaucoup que ça arrive un jour. Mais ça a l'air vraiment réaliste. Ce que les gens peuvent faire avec Photoshop aujourd'hui, c'est assez incroyable.、Ah, <rire> euh, donc, on avait vraiment, on y croyait, on avait presque l'impression que c'était un modèle qui sortait des studios de design de chez Chevrolet, pis qu'on avait essayé d'en faire une, voir ce que ça donnait. Et ça donnait une voiture vraiment magnifique en deux portes.、Euh, pour ceux qui ne savent pas, la les, s s chez Chevrolet, la, il y avait la Cobalt SS, c'est un modèle turbo-compressé, c'est,、euh, des petites bombes. C'est tout simplement des voitures de course pour la rue,、euh, c'est, vraiment assez, assez impressionnant. Bon, c'est un peu ce que la Golf GTI ou la Ford Focus ST ou la Ford Fiesta ST fait aujourd'hui. Mais c'était vraiment une voiture, u、euh, n e berline, ben, pas une berline, c'est une, c o u p é e mais avec un coffre et non pas une, une, une un haillon. La plupart des voitures turbo-compressées aujourd'hui, Sportives, c'est des voitures,、euh, ce qu'on appelle des hatchbacks, là, des voitures à haillons et non pas avec un coffre régulier. Donc, ça n'a pas vu le jour. Je ne sais pas si c'est dans les cartons chez Chevrolet à un moment donné. Peut-être pour la refonte.、Euh, on annonce une refonte bientôt. Là, il y a un modèle qui a été présenté. Je me s e n s b l e c'est au salon de l'auto,、euh, de Shanghai ou de New York, là, la, la refonte de la Cruz. C'est, c'est bien, mais、si、ça a pas l'air de quelque chose de totalement refait. Ça a l'air d'une petite mise à jour, là, pour les prochaines années jusqu'à la vraie refonte. Donc,、euh, bon, la Cruz est, est très belle. Bon, de base, si vous allez chercher le modèle de base, là,、euh, on va passer la gamme Cruz, e on va parler pour surtout de la diesel pour、euh, Le comportement routier pis ces choses-là. m a i si s je vous parle de la gamme au complet, si on regarde la crosse de base, elle vient avec des roues de 16 pouces,、euh, des roues en acier avec des enjoliveurs, communément appelés des capes de roues.、Euh, bon, c'est vraiment le modèle budget de la personne qui veut pas payer cher ou qui peut pas se permettre de payer cher, mais qui veut quand même avoir le confort pis, t l'espace d'une voiture de cette grosseur-là. Vous avez un modèle de base qui vient avec, des roues Bien, bien ordinaire.、Euh, sinon, vous pouvez aller un peu, plus, un peu plus haut de gamme avec des,、euh, des jantes de 16 ou de, 10, de 17 pouces, puis il y a même des jantes de 18 pouces qui sont disponibles en option. Si vous voulez donner vraiment un look plus, plus huppé, plus sport à votre voiture, vous pouvez quand même le faire.、Euh, L'arrière est beau, les feux arrière sont vraiment bien intégrés dans le coffre et tout ça. C'est une voiture, quand on fait le tour, c'est une voiture qui est vraiment belle. Euh, si on regarde aussi le modèle de base,、euh, c'est des disques à l'avant pour les freins et des tambours à l'arrière. Dans les modèles bas de gamme, on trouve, en, on retrouve encore des, des tambours à l'arrière. Des fois, souvent, c'est dans les petites voitures.、Euh, mais la plupart des voitures, maintenant, ont des freins à d i s q u e aux quatre roues. Les tambours, c'est quand même un peu moins de maintenance. Et puis, c'est, plus long avant qu'on ait besoin de les remplacer que des freins à d i s q u e Mais des freins à d i s q u e ça, ça freine un peu mieux. Donc,、euh, si on va dans un modèle plus haut de gamme, ben, on va avoir des freins à d i s q u e aux quatre roues. Le modèle, euh, euh, turbo diesel, Que moi, j'ai essayé, avait des freins à d i s q u e au 4 roues, pis、euh, des jantes de 17 pouces, je me rappelle bien. Donc, il、euh, y, y a plusieurs modèles différents, plusieurs finitions différentes que vous pouvez avoir dans, dans la crouse. Je suis quasiment étonné que tu me parles de, de, de freins e tambour. Il me semble qu'on n'entend plus parler. C'était comme bien comme ça. Ouais, mais、euh, ta Fiesta, pas des freins e tambour en arrière?、Euh, je ne pourrais pas te dire. Ouais,、euh, regarde, je pense. m o i je regarde, je pense que, je pense que Neil Peart fait un solo de drum quand tu breaks en arrière. Ah, ah, ah, ah, parce qu'il y a des tambours en anglais, on appelle ça des drums. Donc,、euh, c'est ça, non, je pense que la, la, la, Fiesta a justement des tambours en arrière. Mais c'est, c o m m e je disais, c'est populaire sur les modèles pas de gamme. Tu sais, les modèles d'entrée de gamme, les modèles, les voitures qui sont pas nécessairement pesantes. Souvent, on va retrouver des, des tambours en arrière. Il y en a encore beaucoup, euh, d s des voitures d'entrée de gamme. Je pense, Je, je, je, vais, m'avancer, mais je pense que la Nissan Versa, e、euh, de base a des tambours en arrière. Même, je pense que même la Versa Note a des tambours en arrière.、T'sais, pour les voitures, c'est les freins avant qui sont quand même le plus important parce que c'est eux qui ramassent tout le, le, le, poids de la voiture quand qu'on freine parce que le poids se déplace vers l'avant. c'est à l'avant que c'est important d'avoir des excellents freins. vraiment ramasser le poids de la voiture pis u freiner la voiture. En arrière, c'est sûr, ça va aider aussi à stabiliser, mais c'est en avant que c'est important. C'est pour ça qu'on s'en va avec les tambours en arrière. Si on recule loin, loin dans le passé, c'était des freins à tambour aux quatre roues qu'on avait.、Hein? Fait que,、euh, c'est ça. Fait que ça a quand même beaucoup, beaucoup progressé depuis,、euh, certaines années.、Euh, si on regarde l'intérieur, la c r u s s e la finition intérieure, J'ai vraiment rien à dire, même s u r un modèle de base, la finition intérieure est,、euh, très bien finie. Bon, de base, vous allez avoir des sièges en tissu dans la version que j'avais. Eh,、hey, t'as raison, f r e i s e tambour à l'arrière.、Euh, c'est ça, la c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça, ça, c'est, comme je disais, les, les modèles d'entrée de gamme des constructeurs, souvent, c'est ça. C'est pour être capable d'offrir un modèle T'as n'est pas nécessairement un a r g u m e n t de vente dans mon cas. Non, non, mais c'est ça. De t o u t e f a ç o n toi, tu freines pas. t u sais, y vas au son. Fait e c'est pas un problème. <rire> je c o n n a i s assez bien mes parcours pour ne jamais t o u j o u r s au frein. C'est ça. Tu, je prévois d'avance, je lâche tu, le gaz assez tôt, pis. Tu te sers du pare-choc des autres pour arrêter. Non, mais,、euh, c'est ce tambour en arrière, c'est, c o m m e je disais, c'est commun.、Euh, si on regarde l'intérieur de la c r u z e bon, finition très bien. Le modèle diesel que j'avais, p a r c e que ça, je peux pas vous parler de la gamme complète.、Euh, mais de base, vous allez avoir des sièges en t i s s u Certain. s t c e Si vous allez dans des modèles un peu plus haut de gamme, vous allez avoir des sièges en cuir chauffant.、Euh, C'est de s é r i e si vous montez en gamme dans la Cruz comme une LTZ qui est le, modè le modèle haut de gamme, vous allez avoir des sièges en cuir chauffant. Dans la version diesel, de base, les sièges sont en cuir et chauffant.、Euh, C'est très bien.、Euh, le volant est ajustable hauteur télescopique. Ça, j'aime ça. Les commandes pour le système téléphonique, le système de son sont sur le volant. C'est、euh, très bien. De,、euh, mon modèle diesel aussi avait le système de MyLink qui est le système, bon,、euh, multimédia de Chevrolet avec le Bluetooth et tout ça. J'avais pas de navigation.、La、navigation est disponible en option. J'avais quand même la r a d i o satellite, la radio, le CD,、euh, la possibilité d'écouter de la musique en flux continu avec、euh, mon iPod, mon iPad ou des choses comme ça, faire des appels téléphoniques main libre, e、euh, comme, bon, la plupart des voitures aujourd'hui, ça s'en vient de plus en plus,、euh, par défaut, dans, dans toutes les voitures, le, le Bluetooth pour faire des appels main-lim, clé USB pour les, les fichiers MP3, une prise auxiliaire, et tout ça, et tout ça.、Euh, la version diesel aussi, l'habitacle est bien fini, au lieu d'être des plastiques durs, un peu partout. c h、euh, e v r o l e t a d é c i d é de partir dans la portière, fait que juste un petit peu au-dessus de la coudoir, partir avec une ligne de tissu, un, un peu rembourrée, pis on s'en va dans le tableau de bord, on fait le tour complètement sur le tableau de bord, pis u on retourne dans l'autre portière, et ça fait vraiment une ligne tout le tour de l'habitacle. Qui est, qui, est en tissu et non pas en plastique, h、euh, y p e r dur. Oui, pis on vient faire une continuité avec la console centrale aussi,、euh, oui. les lignes se rejoignent. Non, c'est vraiment très bien, C'est ça, c'est t r i t un bel ouvrage. C'est, t r è s bien. Pis u voir du tissu dans un tableau de bord, je trouve ça intéressant. Je trouve ça fait différent de, tu sais, utiliser d différents plastiques. Des fois, on met un plastique un peu plus mou, mais tu sais, ça reste un plastique. Là, c'était du tissu. Je trouvais que c'était vraiment Super joli. Pis la couleur ressortait juste, juste un peu. Tu sais, c'était pas, on a pas décidé de mettre ça rouge. On a juste mis ça d'une couleur un peu différente. Fait que ça ressortait du noir des plastiques à l'entour. Fait que je trouvais ça que c'était, c'était vraiment bien. Pis ça donne, u、euh, ça donne un look un peu plus haut de gamme que ça v o i r l'air d'un plastique bon marché.、Euh, bon, l'intérieur est spacieux. Beaucoup d'espace pour la tête et les jambes en avant. puis En arrière, c'était vraiment très bien. Le coffre,、euh, j'ai trouvé que le coffre était vraiment énorme. Peut-être parce que je ne vois pas tant de berline s que ça, là, mais je la comparais un peu à ma Mazda 3, qui a quand même un, un bon coffre. Puis le coffre est encore plus grand que celui dans, dans ma Mazda. Quand j'ai ouvert le, le, le coffre, j'ai resté même surprise, disons, bien grand.、Euh, puis les sièges peuvent se rabaisser 60-40 si vous voulez pour euh, pouvoir euh, avoir plus d'espace. Donc c'est parfait, il n'y a pas de problème.、Euh, côté motorisation, Ben, il y a trois moteurs d i s p o n i b l e s pour la c r u z e Il y a le, celui du modèle de base, qui est le modèle LT, qui est un 4 cylindres 1.8 litres produisant 138 chevaux, 125 litres d e couple. Euh, deuxième,、euh, dont, qui est équipé dans les modèles ECO, les modèles LT Turbo, pis le modèle LTZ, c'est un 4 cylindres de 1.4 litres turbo-compressé, qui développe aussi 138 chevaux, mais lui, il y a 148, 148 livres pieds de couple au lieu de 125 du moteur,、euh, qui est pas turbo-compressé. Puis, le dernier, qui est le moteur que j'avais dans le mien, qui est un 4 cylindres turbo-diesel propre, hein, On a des filtres à particules pour empêcher que ça, u n diesel, faut, faut, faut s'enlever,、euh, de la tête, les anciens diesels du temps. Là, moi, j'avais un ami qui avait un Jetta diesel dans le temps. Puis,、euh, il a par t a i t d e chez eux, à quatre rues de chez nous. Puis, Je la sentais, C'était, c o m m e vraiment l'enfer. Les nouveaux diesels, c'est vraiment plus ça. À part le son ou à part si c'est marqué TDI ou diesel sur l'auto en avant, vous le vous le saurez même pas que vous suivez une voiture diesel. Même Donc, au son, c'est, c'est, c'est vendu,、euh... uh, Ouais, mais ça, ça, ça, ça, ça dépend quand p i ça dépend comment.、Euh, on, on, on a, le moteur diesel a une sonorité différente. d'un moteur à essence régulier, mais c'est beaucoup moins pire que c'était avant. Donc,、euh, c'est un diesel propre, un diesel propre de 2 litres qui produit 151 chevaux et, comme tout bon moteur diesel, du couple à revendre. 264 livres p i e d de couple, ça donne des accélérations instantanées et,、euh, et, et très merveilleuses. On a presque l'impression que c'est une petite voiture sport quand qu'on décolle à cause du couple, c'est vraiment instantané. Mais,、euh, ça donne un agrément de conduite qui est vraiment intéressant.、Euh, t o u s les m o d è l e s de la gamme peuvent être commandés avec,、euh, bon, ça vient qu'une transmission manuelle à six rapports de base.、Euh, transmission automatique à six rapports est disponible en option sur tous les modèles, sauf le diesel. Le diesel est seulement disponible avec、euh, la transmission automatique à six rapports. On peut pas avoir la transmission manuelle sur le modèle turbo diesel. Mais c'est pas tellement grave. La transmission,、euh, moi, j'avais la, justement, l'automatique à six rapports. Faisait un excellent travail. J, j, j, même qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'on dirait que les vitesses changeaient pas.、Euh, c'était tellement que c'était, c'était linéaire pis ça allait bien. J'avais presque l'impression que j a v a i s une transmission DSG de Volkswagen dedans, par bout. Je me disais,、hey, peut-être q que... u <rire> ils ont,、oh, on ont peut-être emprunté, ils ont peut-être emprunté la transmission. Non, c'est une, une, six vitesses vraiment très bien calibrée. C'était vraiment intéressant. Comportement routier.、Euh, bon, la cruise bien est bien insonorisée. On n'entend pas trop les bruits extérieurs. Chevrolet a fait un bon travail là-dessus. Version diesel. un petit peu plus bruyante,、euh, on, on, entend le moteur. On, on le sait qu'on est dans une voiture diesel, mais ça paraît surtout quand qu on va démarrer la voiture, pis vous allez vous en apercevoir vraiment plus,、euh, par temps froid. Par temps froid, le moteur va claquer un peu plus, on va plus s'apercevoir que c'est un moteur diesel. Mais, un coup qu'on est parti sur notre air e d a l l e r un coup qu'on roule sur l'autoroute, pis que le moteur, e e u frappe une, une révolution c'est normal, 2000, 2500 tours, 1500 tours. On va s'apercevoir, on, n entendra presque plus la différence entre le moteur standard et le moteur diesel. C'est vraiment, c'est vraiment silencieux dans l'habitacle. On est très confortable. La Crosse, c'est une voiture qui est, qui est extrêmement confortable.、Euh, plus confortable même que certaines voitures, peut-être même plus haut de gamme, là.、Euh, j'ai, vraiment eu beaucoup de plaisir à la conduire. C'est une voiture qu'on pourrait conduire facilement pendant, tu sais, des centaines de kilomètres sans se sentir, croche pis d'avoir le goût de débarquer parce qu'on se fait brasser. C'est vraiment confortable. La suspension, j'ai trouvé peut-être un peu plus sèche que, que trop molle. e、euh, u c'est pas nécessairement mieux une suspension trop sèche.、Euh, ça nous,、euh, ça nous euh, fait, euh, Frapper les dents dans la bouche quand on pogne un d o down ou un, un nid de poule. Ben, qu au Dieu sait qu'au Québec, des nids de poule, il y en a u à tonne. m e n s on a pas une, ça. Mettez une suspension trop molle aussi. T'as l'impression de te faire brasser à pu finir. C'est pas nécessairement mieux. La cruze est bien balancée. Plus sèche que trop molle. J'ai trouvé que c'était, c'était hyper confortable. Donc, comportement routier. J'ai vraiment rien à dire sur la、euh, c r u z c'est, c'est quasi, c'est quasi parfait. Consommation d'essence. c'est là que c'est, intéressant,、euh, Chevrolet annonce des cotes, de, des cotes de consommation de 7.5 litres aux 100 k m e n ville, 4.2 litres aux 100 k m s u r route, pour une moyenne combinée pour eux d'environ 6 litres aux 100 k m Moi, e、euh, et ça va être surprise, moi, ma moyenne combinée pour une semaine qui est ville-route, comme je disais dans le dernier podcast, ben, Moi, stationnement roulant, là, un stationnement roulant, Un stationnement roulant. J'ai le temps en masse de voir les pancartes, les sorties et tout ça, pis u lire tout ce qui est écrit partout dans les zones de travaux.、Euh, j'ai eu exactement 6 litres au x 100 k m de moyenne. Donc, la même chose que Chevrolet annonce sur son site. Fait c'est, c'est, pis je remarque ça, plus en, de plus, plus je fais d'essais, je garde toujours mes consommations moyennes à la fin de la semaine et tout ça. Je les compare toujours à ce que les constructeurs,、euh, et, mettent sur leur site. Pis, je m'aperçois qu'on est plus en plus proche. Il y avait un jeu, pis u en Europe, c'est vraiment, c'est vraiment ahurissant,、là. Il y a des voitures, vous regardez le site des constructeurs, c'est marqué, ah,、oh, cette voiture fait 4.2 litres au 100 k m Vous la roulez dans la vraie vie, vous êtes à 7.5 pis u 8. Mais c'est homologué à 4.2 litres au 100 k m s u r le site du constructeur, pis dans la vraie vie, là, c'est impossible. À moins que vous passez la moitié de votre trajet. <rire> Sur une remorque, ça se fait pas. Il, a, il va y avoir quand même une dépense de sens, mais、euh, pas comptabilisée, mettons. C'est ça. Mais tandis que ici, bon, tu sais, plus j'en essaie, plus que je compare mes moyennes avec la moyenne de, du constructeur, pis u on est toujours proche. je trouve, j u e c'est bien. Tu i s cette semaine, je conduis une, Mazda 5 2014, qui est une espèce de mini caravane de Mazda. Et puis,、euh, même ma moyenne est dans la moyenne que Mazda annonce sur leur site. Fait je suis agréablement surpris de voir qu'on n'essaye pas de nous vendre nécessairement des voitures en nous promettant des moyennes de consommation d'essence qui sont impossibles à, à atteindre. Mais je Donc, pense que c'est une belle évolution, c'est de se rendre compte que le client n est pas niaiseux, là, il va aller s'informer ailleurs aussi, pis u qu qu'il y a des, étés, il y a des essais, il y a des tests. p u i s que l'information va finir de toute façon par sortir. Fait que si tout le monde joue franc jeu, Euh, ben, écoute, t'arrives à la même différence, là. Tu sais, je veux pas. Si tout le monde triche de un litre de moins, t'en reviens pas mal à la même différence entre chaque modèle. Fait que. Ben,、euh... t'es plus gagnant de, de, de dire la vérité aux, aux gens. De toute façon, à un moment donné, le monde va s'en apercevoir. Pis ça fait un peu ce que ça a fait avec Kia pis Hyundai. Ça fait des recours collectifs. Pis ça fait des pénalités. Pis ça fait que t'es obligé d'écrire un chèque aux gens qui ont acheté certains modèles de voiture s dans certaines années parce que ce que t'annonçais pis ce qui était dans la vraie vie, c'était Deux choses totalement différentes. Et ça l'a même coûté,、euh, ça, ça n a pas été annoncé officiellement, mais ça a même coûté l'emploi du PDG de Hyundai aux États-Unis. Il y a juste un moment donné, il n était plus là. <rire> Parce que, on, on, on le sait, la, la, la, mentalité asiatique au Japon, pis en Corée, c'est un peu pareil. C'est, l'honneur qui est la première chose, pis u en mentant, à tes clients, c'est un peu un déshonneur. Fait que, normalement, tu sais, on n'est plus dans la mode de se faire à Rakiri, l On est dans le sens de, ben, tu perds ta job pis tu t'en vas travailler ailleurs. Donc, ça a coûté son emploi à ce gars-là, cette espèce de, de jeu de cachette de consommation d'essence qu'ils ont fait. Je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui ont, qui ont appris de ça. Pas que tout le monde jouait le jeu, mais je pense qu'il y a d'autres constructeurs qui ont réalisé que c'était peut-être pas le, une partie、euh, qui pouvait gagner.、Euh, donc, au final, ben, La Cruz, moi, je l'ai vra ai vraiment, a i m é e C'est finalement une compétition à ce que Volkswagen peut offrir en tant que diesel sur le marché. C'est, une voiture qui a totalement sa place dans,、euh, dans cette bataille-là de la voiture diesel. C'est confortable. Il y, a, il y a. une Cruz pour à peu près tous les budgets.、Euh, allez faire un tour, allez l'essayer. Vous allez voir. C'est une voiture qui est, qui est, qui est très belle. C'est une voiture qui est très confortable à rouler. Moi, je l'ai vraiment adorée. Euh, c'est une voiture qui, e s t une voiture qui est fiable.、Euh, il y a des, euh, s i il y a une campagne de rappel dernièrement chez Chevrolet. Bon, ils vont régler tous les problèmes qu'il y avait, qu'il y avait à régler. e、euh, u je me rappelle pas si la Cruze était là-dedans. Je suis pas certain que la Cruze était dans les rappels. Si oui, ça va être réglé. Pis si vous achetez une Cruze demain matin, ça serait pas un problème. Ça va être réglé même avant qu'elle soit vendue. Mais c'est une voiture qui est vraiment a g r é a b l e elle, elle a vraiment tout ce qu'on peut demander. d'une voiture dans sa catégorie. Ça sera pas, tu s a le premier choix, le premier choix du monde. Souvent, le monde va aller chez Toyota, vont aller chez Honda, des choses comme ça. Cette voiture-là peut vous offrir autant pour un prix peut-être moindre parce que Chevrolet est vraiment agressif avec le prix de la, de la crousse. Il y a, si vous magasinez un peu, là, si vous regardez,、euh, si vous attendez le bon temps,、euh, fin de mois ou des choses comme ça, fin d'année, pis u des fois des spéciaux que Chevrolet fait, Euh, vous pouvez vous ramasser une cruise pour un, un prix assez intéressant, quelque chose de, de, pas trop dispendieux par mois. Ouais, ça peut être intéressant d'y aller,、euh, quand les nouvelles générations arrivent, les nouveaux、S、modèles, souvent c'est là que ça se passe. Ça aussi, des fois c'est juste un timing de, de, de, de, de tu sais, Chevrolet fait une promotion pour 0% d'intérêt ou des choses comme ça ou, pis la cruise est toujours offerte à un prix qui est quand même, qui est quand même bien. f a que si vous êtes sur le marché, Allez l'essayer. Je ne vous dis pas que vous allez sortir avec cette voiture-là nécessairement. Vous allez peut-être encore être intéressé d'aller voir autre chose. Mais c'est une voiture qui vaut amplement le temps que ça prend pour faire un détour chez Chevrolet. Allez l'essayer puis voir ce que ça donne. Moi, j'ai été agréablement surpris. Ça faisait longtemps que je voulais l'essayer puis je l'adorais. Fait que,、euh, allez voir ça. Oui.、Euh, non, ça va à peine. Rendez-vous au garage. Allez l'essayer. Peut-être allez-vous tomber en amour. Oui. En amour, peut-être que les、euh, visiteurs du salon de l'auto de Shanghai,、euh, ben, sont tombés en amour, i l y avait plusieurs bagnoles fort intéressantes. Entre autres, euh, une、euh, b u i c k Régal、euh, g s Sedan modifiée. Ça a de la gueule, cette petite affaire-là. C'était beau. Ouais. Je suis en train de regarder des images, là. Ouais, c'est, c'est très joli, c'est très bien fini, ça, ça a de la gueule pour une voiture qui, bon, en gros guillemets, pépère, là, Parce que Buick,、euh, ici, c'est connu comme, tu sais, une compagnie que ton grand, u n e voiture que ton grand-père achèterait, mettons. Ouais. Mais, e、euh, faut pas oublier que Buick est encore vivant aujourd'hui, en majeure partie grâce au marché,、euh, au marché chinois. C'est une voiture qui,、euh, a beaucoup de succès. C'est, c'est une compagnie qui a beaucoup de succès. En Chine, et c'est un peu pourquoi,、euh, Chevrolet a sauvé cette voie,、euh, a sauvé cette marque-là quand ils se sont débarrassés de, de Pontiac, de Saturn, pis de o s m o b i l e en 2009, 2010, là, quand ça, quand ça allait pas bien. Buick a survécu parce que c'était fort, e、euh, n Chine. Donc, très joli. Ça va-tu être disponible ailleurs qu'en, qu'en Chine? Peut-être, à un moment donné. Mais, Le marché chinois, c'est le marché qui est en plein essor, c'est ainsi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de voitures qui sont présentées là-bas. Il y a des compagnies qui font des voitures qui vont être seulement vendues en Chine、ah、ou、oui. dans les marchés émergents comme ça. Il y a des voitures qu'on ne verra jamais,、euh, apparaître ici. Il y a Nissan qui ont présenté un concept, e u VWA,、euh, qui, qui a été présenté là. Il va probablement être vendu seulement En Chine, jamais ici,、euh... Il y a de l'aide d'un Transformer, mais,、euh, vraiment. Il y a de l'aide d'un robot, ces b o u t char, là. Ouais, mais c'est, c'est, c'est pas laid. Tu sais, quand qu on non, parle. Ouais, super beau. Quand qu on parle de, tu sais, la, la, que, que Nissan est en train de se, de se refaire un peu pis de, de refaire leur gamme de voitures. Tu sais, c'est p e u t ê t r e que la, Prochaine Versa pour avoir l'air un peu les lignes ou, tu sais.、Oh, il y a ça... quelque chose. Il y a, il y a moyen de travailler là-dessus, là. là. Tu sais, je verrais, je verrais ça comme une, une voiture électrique. Ça pourrait être magnifique aussi. Ça, ça pourrait faire une belle、mm. voiture électrique. Mais oui, tu, tu parles de Transformers. Oui, je verrais ça comme une voiture qui pourrait se transformer en robot qui... le, le petit chien qui accompagne les robots, là. <rire> <T'sais>, <rire> le, le, le u r animal de compagnie, ça pourrait être ça, là.、Ah, c'est ça. Tu s a une voiture qui peut botter des fesses. Il y a aussi, bon,、euh, Ford qui a présenté,、euh, Ça va rappeler des souvenirs à des gens. L'Escorte, qui, qui fait revivre l'Escorte, e、euh, n Chine, comme, u、euh, n e petite berline compacte.、Euh, c'est joli. Ça, ça, ça, ressemble un peu à une Focus ou, u、euh, tu sais, un modèle de, de Ford qu'on a ici. Le même genre de calandre, même, même style un peu.、Euh, mais c'est une voiture qui a de la gueule. C'est une voiture qui va être jolie. Encore là, ça sera probablement jamais vendu. En Amérique du Nord, ça va rester, e、euh, ça va rester en Chine et peut-être les marchés émergents、ouais. a u t o u r e l'Inde, des choses comme ça.、Hey, c'est -ce moi que... où c é t t un salon qui avait beaucoup, beaucoup de concepts. Je regarde un peu, là, qu'est-ce qui a été montré. o、ouais. n est très, très avant-gardiste. On est tourné vers le futur.、Euh, même, tu sais, la, la iBeetle, de Volkswagen. On sent q u i l y a une volonté d'aller vers le futur avec cette voiture-là, même si c'est la, New Beetle, là, c'est, un classique, là, mais tu sais, il y a, il y a comme un, Toujours la touche à venir, tu sais. Il y a toujours le, le, la, la touche future dans le salon de Shanghai. Ouais, mais la, la High b e e t l e avait déjà été annoncée. si、euh, je me rappelle bien, c'est un. concept q u i avait déjà,、euh, apparu en Europe,、euh, j'avais demandé à Volkswagen Canada s'il y avait des chances que ça, ça vienne ici. Il y avait,、euh, Alex Cornelier du, du, podcast Mac Québec qui m'avait demandé, hey, t'as-tu des contacts chez Volkswagen? Peux-tu leur demander si, ça、oh. va arriver ici? Pis u je m'étais fait dire non,、euh, par Volkswagen, que c'était pas,、euh, c'était pas dans les plans. que ça, ça s'en vienne au Canada,、euh, mais depuis ce temps-là, Apple a annoncé、euh, CarPlay, qui va être un système, bon, intégré de, de, de, pour le iPhone et tout ça dans le, dans des produits, pis u ça va être aussi chez Volkswagen. Donc, la iBeetle, c'est une voiture qui a été bon, u n peu designé selon les looks d'Apple, b l a n c et des choses comme ça. Mais c'est pas, c'est rien de révolutionnaire. C'est, vraiment comme une version, Volkswagen avait des versions Fender de certaines voitures et des choses comme ça. Fait que c'est vraiment rien qui va, euh, m a î r i s e r des conventions, là, c'est pour le look, là. C'était juste pour démontrer comment ce que, tu sais, on, on, on allait vers le futur parce que c'est t r è s classique, là, mais tu sais, il y a quand même une petite touche, tu sais, vers le, tournée vers l'avenir, là. Oh oui. Mais tu sais, la, la Chine est un marché aussi,、euh, Très techno, hein. Ben, très, très spécial aussi.、Euh, si on regarde même aujourd'hui, il y a eu une voiture qui a été présentée,、euh, p u i s c'est carrément une copie, u n e copie, je, je dirais un plagiat,、euh, c'est une copie du Range Rover e v o q u、euh, e c'est le Land, le Landwin E32, c'est, c'est carrément,、euh, ils ont repris le design du,、euh, de Range Rover, le Land Rover e v o q u e pis u ils ont fait une camionnette avec ça. e、euh, u pis, euh, au lieu de se vendre comme le, pis、si、on regarde le, le Range Rover e v o q u e que j'avais conduit, c'était aux alentours de pas loin de 60 000. m Ben, eux autres vont vendre ça en argent américain, là, 19 200. o、okay. k Fait que c'est le look,、euh, c'est un petit moteur quatre cylindres,、euh, qui va développer, quoi, à peu près, e、euh, u je sais pas, deux, même pas 200 chevaux. Ça va avoir un look intéressant, mais ça va, c est, c est, c est, mais, i l s essaient, ils essaient de faire des choses. Je d i r ils ont quand même, tu sais, des transmissions à six vitesses, des transmissions à huit vitesses. Ils ont quand même des technologies intéressantes, mais ils ont aucun scrupule à voler <rire> carrément <rire> le design d'un autre. Pis y a, y a pas vraiment de loi de copyright en, en Chine. C'est flagrant, c'est, vraiment incroyable ouais, le nombre. C'est des avantages, de... oui. Ouais, c'est le nombre de véhicules qui carrément, tout simplement, c o p i é d'un véhicule existant.、Euh, il y avait déjà copié un, un, un, un, VUS de BMW. Carrément,、euh, qui est en vente, qu'on peut acheter un, en Chine. Ça sort jamais de la Chine parce qu'il y aurait juste pas le droit. Mais en Chine, ça se vend, pis、euh, tu sais, c'est un marché spécial. C'est un marché qui est tourné vers les nouvelles voitures. Tout le monde veut, veut, veut vendre leurs produits en Chine. Mais, tu sais, c'est ça. C'est、euh, un marché spécial aussi. Ouais, non, un salon particulier. Si vous voulez voir des images, là, cherchez ça dans Google.、Euh, vous allez voir des bien beaux concepts、euh, par rapport au salon de Shanghai.、Euh, toujours intéressant de voir la vision、euh, asiatique de, de, du domaine de l'automobile.、Ouais, un peu de concept, beaucoup de plagiat.、Euh, ouais. <rire>、euh, Là-dessus, ben écoute, Luc, ça va être déjà la fin pour l'édition de cette semaine du podcast t o t o Rappelle-nous où est-ce qu'on peut retrouver ton matériel sur le web. Ben, vous pouvez me rejoindre sur Twitter,、euh, a s k a l a z o r m o Il y a aussi, bon, mon Facebook. Si,、euh, vous me faites un coucou, pis on s'est déjà,、euh, parlé ailleurs, quelque chose comme ça, je, vais, je peux vous ajouter dans ma liste d'amis. Ça dépend des journées, comment je file. C'est Luc Desormos. Et,、euh, sinon, ben, vous pouvez lire tous、euh, mes articles sur le monde de l'automobile sur le site de Kijiji, qui est à fr.kijiblog.ca dans la section,、euh, véhicules. Pis, u、euh, toi, JB. Ben, on fait un show ensemble, technologie, jeu x vidéo, cinéma.、Euh, oubliez le premier. C'est pas vrai. <rire> Même si c'est dans le sous-titre du show.、Euh, l'émission s'appelle Réalité Augmentée et,、euh, bon, on est là avec aussi Daniel Caracella.、Euh, vous pouvez me rejoindre, moi, personnellement, sur mon compte,、euh, à moi, personnel, sur Twitter, at g a n g G underscore b. Réalité Augmentée a aussi son compte, at r e a l i t é u g et sur Facebook, facebook.com. b a r b réalité, hug, c'est, aussi simple que ça pour pouvoir discuter avec nous. Et on vous invite à écouter notre podcast、euh, Réalité Augmentée. C'est toujours excellent. C'est vraiment très, très bon. C'est ce qui se fait de mieux. On va se le dire. <rire> Seigneur, c'est、si, y v o i r un petit beurre épais. Ah ouais, facile. <rire> Donc là-dessus, on vous remercie,、euh, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été de la partie. Et on se dit à une prochaine fois dans une autre édition du Podcast Auto. À la prochaine. Salut. Merci. Merci. Bye. Salut,、là.